บุ <travailler S 3> <travailler. S 2> que ๊กท55้าสิบห้าห้าสิ a ห t าการทำงาน l l e r คุณทาอาชีพอะไรคะ t e s v o u s dans la vie faites-vous dans la vie? m a r i a r i est médecin. Mon mari est médecin. j e c e i n t travaille comme infirmière à mi-temps. อีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญนบำนาญ a r าจะได้ e n บเงินบำนาญ a i t จะได้รับเ t ินบำ e าญเราจะไดงมากเราจะได้รับ t งินบำาญีสูงมากเราจะได้าญเราะไังินบำนาญเราจะได้งาญเราะไดงาญระไันาางิาญ Est cher. Et l'assurance maladie est cher. Que veux-tu faire plus tard? Que veux-tu faire plus tard? Nous yar pen w i s a w a k Je voudrais devenir ingénieur. Je voudrais devenir ingénieur. หนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลั ย, ลย Je veux étudier à l'université Je veux étudier à l'université ดิฉันเป็นพนักงานฝึกหัด Je suis stagiaire Je suis stagiaire ด st ิฉันมีรายได้ไม่มาก Je ne gagne pas beaucoup Je ne gagne pas beaucoup. ะเทศ je fais un stage à l'étranger. Je fais un stage à l'étranger. C'est mon chef. C'est mon chef. อนร่ว a งา e ที่ดี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 Je cherche du travail. j i c u a i s au chômage depuis déjà un an. Je suis au chômage depuis déjà un an. Dans ce pays, il y a trop de chômeurs. Dans